Église barbare sur la Volga Dans l'appartement, pauvre et pas bien grand, se pressent leurs amis, leurs parents Babushka du sous son châle de laine, a du mal à cacher sa peine Les icônes, les bougies, vodka Zakuski La main qui a passé la nuit, train au bonheur, bois n'est pas peur, c'est l'âme, vers des pleurs, sans que des larmes de bonheur Et Alors la Marie m'a jeté son bouquet Et dans le parfum sucré des fleurs fanées Moi aussi je me suis mise à croire À croire encore autant d'aimer